Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. o n en est avec la mise en application des quatre accords signés entre Kinshasa et Guitega le 13 juillet 2021. Voici le sujet autour duquel tourne le débat mosaïque d'aujourd'hui. Lors de la visite d'État du président b u r u n d a i en RDC du 12 au 14 juillet 2021, un communiqué conjoint est sorti à cette occasion. Il y précisait des projets communs de grande envergure à réaliser. Un accord signé par le ministre Burundais en charge des relations extérieures, l'ambassadeur Albert Shingiro et son homologue congolais en charge de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, en présence des chefs d'État de chef Deux pays, certains aspects étaient évoqués. d é c o n s t r u c t i o n des de ponts pour véhicules et pour les piétons entre les provinces du sud Kivu, côté RDC et la province de Chibitoke, côté Burundais, sur la rive i de Lusizi, l'exploitation agricole dans la plaine de la Lusizi qui jouxte les deux pays, ainsi que la réhabilitation et l'électrification de la route de Djumbura a u v i r a a u k a v u g o m a Les accords ne donnaient point ni de détails sur les coûts des projets communs ni sur un chronogramme. Seul le mémorandum sur la paix et la sécurité semble avoir connu des évolutions. En août 2023, à travers un protocole d'accord signé en matière de défense et de sécurité, ce qui a conduit l'entrée de l'armée burundaise en RDC. Presque trois ans après, les opinions des deux pays semblent avoir oublié les d 10 accords. Globalement, Quel bilan peut-on tirer de ces quatre accords Les deux pays ont-ils ratifié déjà les accords signés Quel rôle les sociétés civiles des deux pays peuvent-elles jouer pour la mise en application des dix accords dans l'intérêt des populations des deux pays respectifs Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat mosaïque animé par Vestine Ebutoi y pour le compte de la radio-télévision i s a n g a n i l o en partenariat avec La Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec deux invités. Il y a le professeur Pascal, il est enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, expert en relations internationales. Monsieur Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour, et merci. merci pour l'invitation. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci. Il y a également Honorable p a n f i l e et m a l a ï k a il est le député à l'Assemblée nationale. Monsieur Honorable p a n f i l e bonjour. Bonjour, et je v o u salue s ceux qui sont en t r d a n s l e suivre. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. À la cabine technique, vous êtes avec François Akiman et Innocent Vivoniman, e la réalisation d'Omedar n i o n g o u Mosaïque. La radio i s s n g a n o traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Bénévolentia. Mosaïque. e n t r e dans le vif du débat, la première question s'adresse à M. Panfil m a l a i k a le député à l'Assemblée nationale. Honorable Panfil m a l a i k a ces quatre accords signés entre le Burundi et la RDC、euh, ont-ils été déjà、euh, ratifiés bon, Merci de la question. Ces quatre accords、euh, ne sont pas encore ratifiés. Et D'autant plus que、euh, je ne les avais pas encore vus,、mmh. sauf que je les avais entendus、euh, parler. Mais、euh, l'accord que je dirais qu'on、euh, a ratifié, c'est l'accord général de coopération et révisé et, entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la LDC. Cet accord date d'aucun qui a é t ratifié. Et l'accord.、Euh, euh, a Été adopté à l'Assemblée nationale. C'était、euh, mm. le, le, le 19 avril 2022. C'est là où on a, on a étudié ça à fond à l'Assemblée nationale. Et l'autre accord que je dirais qui a passé par l'Assemblée nationale, c'est l'accord commercial entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Burundi, signé le 29 avril 2022.、Mm. Et Cet accord a u s s i a été adopté à l'Assemblée nationale le 13 décembre 2022. Et Les autres accords vraiment, ne sont pas passés par l'Assemblée nationale.、Mmh. Si le seul, je dirais cela.、Mmh. Est-ce que、euh, la mise en application des accords exige nécessairement la ratification d'abord Pour les accords généraux,、mmh. c'est impératif que ce soit、euh, ratifié, que ce soit étudié par l'Assemblée nationale et le Sénat, et que ce soit promulgué par le président de la, de, de, de la République.、Mmh. Mais pour des accords techniques, je pense que l'expert pourra peut-être donner plus de, de lumière.、Et、les accords techniques ou spécifiques ne、no, sont pas nécessairement ratifiés,、mm -hmm. sauf si, si les, les partenaires, donc les, les intervenants, si, sauf si les deux pays qui signent les, les accords obligent que ça soit ratifié.、Mm -hmm. Sinon, ça ne、no, doit pas être ratifié、euh, impérativement.、Mm -hmm. Mais les accords généraux. C'est i m p é r a t i f Je reviens vers vous, monsieur Pascal, expert en relations internationales. Est-ce que ce que vient de dire monsieur, honorable p t o n film a r a i k a par rapport à la ratification des accords qu'il a qualifiés techniques, était-vous de n i e à ma vie Oui, je crois qu'il en est ainsi parce que, bon, on voit très bien que même、euh, au niveau、euh, de la signature de, de, de ces accords, on n'a pas précisé la durée d'exécution, on n'a pas. Euh, échanger sur,、euh, les sources de financement, et ainsi de suite. Donc, e ce sont des accords qui sont là comme des projets de coopération entre les États. Et je crois qu'il faut tenir compte aussi de la particularité de, de la sous-région, c'est-à-dire、euh, la situation du Congo.、Euh, bon, en 2021, quand on a échangé sur ce genre d'accord, on voit très bien que la question prédominante au Congo, c'était une question de sécurité. Je crois que bon, la sécurité physique vient en premier lieu et qu'il reste des projets de coopération entre les deux pays, comme par exemple la construction. Des ponts, l'exploitation agricole ou l'électrification de la route b o u j o m b r a ou Vila, ou Vila Boukavou et Boukavou Goba, ce sont des projets qui pourront être réalisés avec l e t e m p surtout s en fonction de la normalisation de la situation de sécurité dans la partie du Kivu. Donc, selon vous, quel s bilan pourriez-vous faire trois ans, presque après la signature d'Ossé? c o n v i n c e Le bilan que l'on peut、euh, faire, c'est de dire qu'il、bon, y a un pas franchi au niveau de, de la signature de ces accords. C'est déjà,、euh, cette signature fait montre de bonne volonté de coopération et surtout que cette coopération porte sur des projets qui ont une grande importance si, si on regarde、euh, les, les, les quatre accords.、Mm -hmm. Mais、euh, la réalisation, elle, pourra prendre certainement e Surtout qu'il y a un préalable sécuritaire qui, qui doit être franchi. Mmh. On dirait qu'il、euh, y a certains accords qui ont été mis en application, notamment、euh, celui qui est relatif à la、euh, sécurité. Qu'en est-il de l'exploitation de,、euh, de la plaine de la, c est, c est l e x p l o i t a t i o n qui est mentionnée dans ces accords Bon, Pour ce qui est de la sécurité, la défense, c'est une question vitale. Parce que J'ai dit que c'est un p r é a l a b l e parce qu'en d é r o u l t de la sécurité physique, il devient pratiquement impossible. De réaliser ces, ces projets, notamment celui q u i vous v e n a i t de cibler, le, le projet de développement agricole dans la plaine de Ramsizi, qui est une plaine qui, qui est vaste, 3000 km, dont la grande partie, 1750 km, appartient au, au Burundi.、Euh, Mais、euh, je crois que la mise en application de ce projet euh, bon, euh, va certainement、euh, nécessiter un, un investissement remarquable au niveau des moyens financiers,、euh, bon, la mise en place du projet,、euh, de la réalisation du projet, ainsi de suite. Et ça, ça pourra certainement prendre du temps. L'honorable p a n f i l e Malaika, je reviens vers vous. Même si les accords ne sont pas encore ratifiés, Ils ont été signés entre les deux pays, notamment le gouvernement burundais et celui congolais. Est-ce que Pourriez-vous nous dire un peu si certains de ces projets ont été mis en application、bon, D'abord, je voudrais retourner sur l'accord général. De coopération r e v i s é e Parce que c'est un accord qui a révisé、euh, un autre accord qui date du 26、euh, juin 1980.、Mm -hmm. Et au niveau de cet accord,、euh, je dirais que、euh, les zones d'intervention. Était、euh, minime. Ouais, parce que、euh, l'accord、euh, concernait la coopération au niveau économique, scientifique, social et culturel seulement. Quand on parlait de coopération économique, on voulait dire quoi précisément En fait, ça ça, ça, ça concerne、euh, ces, ces histoires de, de, de, de commerce,、mm -hmm. euh, euh, les accords qui peuvent c c r o î t r e la, la croissance économique、mm -hmm. et très rapidement, etc. Ici, au niveau scientifique,、mm -hmm. vous comprenez que c'est. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est dominé par la science et aussi la communication, la technologie. Et au niveau social, c'est le rapprochement des, des peuples et q u o n s o r t、mm -hmm. Alors, au niveau de, de l'actuel accord révisé, là, on a essayé vraiment d'élargir les domaines d'intervention parce que l'accord. La Coopération concerne la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, la coopération judiciaire, le commerce, l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'industrie, les mines, l'éducation, la recherche scientifique, les cultures et arts, la santé, la protection de l'environnement, le tourisme, petites et moyennes entreprises, transport, technologie. de L'information, la communication, é n e r g i e finance, l'investissement, développement des infrastructures, la gouvernance,、mm -hmm. l'urbanisme et l'habitat, affaires foncières, les hydrocabiles, normes, e m p l o i travail, sécurité, prévoyance sociale, ainsi que tout autre domaine est jugé est il ne par les partis. e、mm -hmm. Donc vous comprenez que si on parvenait à mettre en œuvre un tel accord, les deux pays tireraient beaucoup de bénéfices, g a g n a n t g a g n a n t à travers ce qui est mentionné ici. Alors les, les quatre Mémorandum、mm -hmm. qu'ils ont déjà signé, je dis que ce sont des priorités.、Mm -hmm. Par exemple, vous, vous savez que euh, euh, le premier mémorandum ça concerne la défense et la sécurité, et deuxièmement, c'est le commerce, troisièmement, c'est la construction de, des chemins d e f e r et quatrièmement, ça concerne la politique et la diplomatie. Et tout ça, ça figure dans l'accord. Général de coopération. Donc, Donc ce sont, de les priorités. sont des extraits de, de, de l'accord général. Voilà. En fait, normalement, ça, ce sont des accords、euh, spécifiques ou techniques qui émanent de cet accord général. Alors, il faut d'abord saluer l o pas déjà franchi entre le Boundé et, et la RDC d'avoir déjà mis en place cet accord général. Parce que c'est là où on puisait tous ces autres accords.、Mmh. Alors, je vous ai dit que l'accord concernant le commerce. A déjà été、euh, promulgué. C'est par une loi numéro 1 bar 0 de 19 janvier 2023.、Mm -hmm. Pourtant, l'artification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République, de la, de la,、euh, la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Burundi, signé le 29 avril 2022 à Kinshasa.、Mm -hmm. Ça, c'est un autre pas franchi parce que ça aussi ça émane de l'accord général.、Mm -hmm. Je pense qu'au、euh, niveau des avancées, ça, ça c'est le premier accord. Parce que ça émane de, de, de, du, du mémorandum concernant le commerce, il reste les, les, les trois autres. Mais vous venez de parler、euh, de la coopération en rapport avec la, la sécurité et défense. Mais ça aussi, c'est un autre pas. Comme l'expert l'a dit, on ne peut rien faire si on n'a pas la sécurité totale.、Mm -hmm. Dans ce que、euh, les Burundais et les Congolais de, devraient peut-être faire, Par exemple, au niveau de l'agriculture, il fallait permettre que les Burundais puissent aller cultiver dans la plaine dans la l o s s a i s i e côté ça fait, Congo. Ça fait partie de ces accords. Bon, ça -ce fait partie de ces, de ces, ces accords. Son fait-là est déjà applicable Bon, ce s t pas encore. Parce que, comme le disait l'expert, on ne peut pas faire cela, d'autant plus que, étant donné que la sécurité n'est pas encore peut-être bien remplie.、Mmh. Et, et c'est pourquoi il faudrait mettre beaucoup d'énergie sur l'aspect sécuritaire pour que. Le reste s a f a c e e de soi. e à votre avis, pourquoi、euh, signer tant d'accords si tous ne seront pas mis en application bon, Il avait dit l'expert, en fait, quand on a、euh, signé ces m é m o r a n d u m c'était dans l'espoir、euh, que peut-être la sécurité allait、euh, et venir rapidement. Et, comme,、euh, et nous espérons effectivement que aussi ça, ça va venir、euh, rapidement.、Mm -hmm. Parce que si、euh, un pays limitrophe est en insécurité, vous êtes tous aussi en insécurité. Indirectement,、mm. c'est comme、euh, ce qu'on nous enseignait、euh, en mathématiques euh, que euh, ici, ici、euh, l'ami de ton ami, c'est ton ami, l'ennemi de ton ennemi, c'est un ami, ou l'ennemi de ton ennemi, de, ou, ou, ou l'ami de votre ami est un ami, c'est la, la transitivité. Alors je pense qu'il faut mettre tout le paquet pour qu'il y ait la sécurité dans les pays, ou, ou le Burundi, le Congo, même dans les pays et les mitraux. Vous savez que le Congo,、euh, c'est le premier pays. Qui l y a beaucoup de pays limitrophes. Je, je pense que c'est aux e n v i r o n s de 8. Il y a le, le, le, le 9. Il y a le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le, le Sud-Soudan, la Centrafrique, le Congo-Braza, l'Angola et la Zambie, même la Tanzanie. Et il faut que vraiment ce pays retrouve la paix pour que tous les autres pays les limitrophes puissent p u i s e r beaucoup d'opportunités dans ce vaste pays qui regorge beaucoup de ressources que ce soit naturel. Minière et un pays hospitalier comme euh, euh, le Congo, vraiment focus ce pays et la paix afin qu'on puisse tirer beaucoup de profit de ces accords.、Mmh. Monsieur Pascal, vous êtes le professeur à l'Université du Burundi, en même temps expert en relations internationales. La signature des accords a quel avantage entre les deux pays signataires La signature des accords présente un avantage、euh, remarquable pour nos deux pays. Ce sont des pays frontaliers et ce sont des pays. Qui ont une tradition de coopération qui date,、euh, on va dire,、euh, pratiquement des, des, des indépendances.、Mm -hmm. hein, parce que、euh, le, le, le Congo a c c é d e à l'indépendance en 60, le Burundi en 62. Et puis, ce sont des pays qui ont fait partie d'une même organisation sous-régionale, la CPGR,、mm -hmm. qui n'est plus dynamique actuellement depuis les années 90, quand on a connu、euh, une crise généralisée dans la sous-région des Grands Lacs. Et、euh, comme le soulignait l'honorable、euh, p a m f h i l e Malaika, l'actualisation de l a c o u r général e qui date de 1980,、euh, c'était.、Euh, Comment dire, nécessaire parce que cet accord de 1980 a été conclu quand il y avait encore la communauté économique des pays des Grands Lacs,、mm -hmm. qui n'est plus dynamique actuellement, même s'il y a une volonté de redynamiser la CPGR. Et c'était nécessaire que l'on puisse actualiser cet accord, parce que même si sous forme de projet. Qui ne sont pas encore exécutés. Parce que,、euh, comme on l'a souligné, ces accords qui ont été signés à Kinshasa,、euh, ce sont des accords qui ont été signés sans qu'on précise exactement l'origine des financements, la période d'exécution. Parce que certainement, on savait qu'il y avait des préalables. Mmh. Qu'il fallait attendre.、Mmh. Mais je crois qu'ici,、euh, la, la volonté de conclure ces accords, c'est déjà un pas très, très important pour des pays frontaliers、euh, qui font actuellement partie des mêmes、euh, organisations sous-régionales comme、euh, la, la communauté est-africaine. Une fois un de ces accords mis en application, par exemple,、euh, le renforcement ou la redynamisation du commerce transfrontalier, qui l serait la plus-value La plus-value、euh, serait remarquable parce que vous savez qu'il、euh, y a un grand projet en Afrique, d'une manière générale, qui、euh, est axé、euh, sur l'intégration économique、euh, en Afrique,、mmh. mais qui doit commencer par des sous-régions pour être effective. C'est la meilleure façon de faire、euh, commencer par des sous-régions et puis des sous-régions à toute la région africaine. Donc, c'est important. Projet qui est très très important parce que le commerce intra-africain、mm -hmm. c'est une nécessité pour la croissance des pays africains.、Mm -hmm. Parce que regardez en, en Europe par exemple, le commerce intra-européen est évalué à 60%,、mm -hmm. euh, en Asie c'est à 56% et en Afrique c'est 16%. Donc, une en fait des causes du sous-développement en Afrique c'est disons la faiblesse du commerce. Intracontinentale、mmh. entre les pays africains. Donc,、euh, le paradoxe, c'est que les pays africains échangent avec le monde extra-africain plus qu'ils n'échangent avec d'autres pays africains. Et ça, c'est un signe de sous-développement économique.、Mmh. C'est pour cela que l'on、euh, devrait.、Euh, Augmenter les échanges entre les pays frontaliers proches, comme par exemple le Congo et le Burundi. Récemment, le ministère de l'EAC a déclaré que 80% des exportations sont vers la CPG. Est-ce que, avec la ratification ou la mise en application de ces accords, pourra、euh, augmenter beaucoup plus ou ça pourra、euh, tourner autrement De toute façon, si ces accords sont mis en application et si on réussit dans leur mise en application, Je crois que ce sera、euh, un gain très très important、mm -hmm. parce que le commerce avec des pays proches géographiquement,、euh, c'est un commerce qui est appelé à, à croître et à, à, à apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale.、Mm. En fait, je voulais compléter、eh, monsieur le professeur、eh, pour dire que quand vraiment les affaires commerciales s o p o r t e、eh、n t bien, il y a beaucoup d'avantages parmi les, les pays. Par exemple, il y a la création. D'emploi au niveau des pays, il y a aussi la croissance économique qui devient plus rapide, bien évidemment. Il y a aussi l'augmentation de l'assiette fiscale parce que plus on fait les affaires, plus les taxes deviennent aussi faciles. Il y a aussi le développement des infrastructures commerciales au niveau de notre pays et la LDC. Il faut aussi saluer le, le, le grand projet costaud de construction des c h e m i n s d a f f a i r e s Qui va、euh, partir de Dar es Salaam, Kitega, ou Vila, l et Kindu, etc.、Si、Est-ce que ça a déjà commencé à c r a i r e Bon, on a déjà commencé parce qu'au、euh, niveau de la Tanzanie, on est dit qu'au、euh, mois d'avril ou au mois de mars, le 15 ou le 16, il y a u une réunion où on a pu même faire une descente sur le terrain、mm -hmm. pour voir 200 kilomètres qui sont déjà、euh, exécutés entre Dar es Salaam et, et Morogoro.、Mm -hmm. On a déjà fait les 200 mètres. Il y a les nouveaux locomotives qui. qui Et qui marche. On a tout vu. Et très récemment, on a déjà décaissé un don de 100 millions de dollars. Pour la partie、euh, Tanzanie-Burundi. C'est le ministre des de Finances du Burundi, Olaf, qui a signé, etc. Alors, on nous dit que la partie、euh, burundaise va commencer avec le début de l'année 2025. Si on parvient à respecter cet effet de route, vous comprenez que vraiment ça pourra euh, accélérer euh, euh, les liens entre la Tanzanie, le Burundi et la LDC. Honorable, si je retourne un peu en arrière, est-ce que、euh, ces accords qui ont été、euh, signés entre le gouvernement burundais et celui de la RDC est-ce que ces accords sont déjà connus du public C'est ça le véritable problème. Quand j'ai commencé, j'ai dit que même, même les, les députés ne sont pas au courant de tous ces mémorandums,、mm -hmm. les, les quatre surtout. Pour dire qu'il fallait que, peut-être au niveau du ministère des relations extérieures, il fallait qu'on qu sensibilise ou qu'on mette au courant la population de ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on n'a pas de résultats qu'on pourrait. Montrer au public, mais quand même, il fallait que les gens puissent avoir un écho un écho sur, sur ces accords qui, visiblement, s'ils si sont bien mis en application, pourra rendre bénéfique notre pays, le Burundi.、Mm -hmm. Donc,、euh, vous, vous n'êtes pas au courant alors que vous représentez la population au niveau、et、de l'Assemblée nationale Bon, j'ai dit qu'on、euh, était au courant au niveau de, des accords.、Mmh. En premier lieu, l'accord général、mmh. est révisé, là, c'est passé par l'Assemblée nationale. c e l u e qui date du,、euh, du 13、euh, juillet 2021. Et,、okay. et l'autre、euh, accord euh, concernant le commerce, ça, c'est passé par l'Assemblée nationale. Mais les autres、euh, les accords qu'on est tenté d'appliquer concernant la, la défense et la sécurité, Vraiment, on n'a pas beaucoup, on n'a pas de données, on n'a pas de matière là-dessus,、mm -hmm. pour être honnête.、Mm -hmm. Avant de poursuivre le débat, nous nous rendons en RDC, à Ouvira, précisément pour découvrir ce que pense la population de ce pays par rapport à ces accords signés entre les deux pays voisins. Oui, par le fait que nous voyons les militaires burundais sur les sols congolais. Mais on ne sait pas, à vrai, vrai dire, on dirait oui. Par le fait que nous voyons les militaires burundais sur le sol congolais. Mais on ne sait pas, à vrai dire, ce s contrat-là, s ça dit quoi Ça va de quelle période à quelle période Oui, il est vrai que les militaires sont là, mais les résultats ne sont pas palpables parce que jusque-là, il y a toujours l'insécurité qui barre. On dirait oui, par le fait que nous voyons les militaires burundais sur le sol congolais. Mais on ne sait pas, à vrai dire, ce s contrat-là. s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 On ne sait pas si jusque-là le projet en question est déjà en cours d'exécution ou comment. Bon, j'attends d i r e qu'il y a un contrat signé avec le Burundi, mais jusque-là, je ne sais pas s'il s'agit de quoi ou le contrat dure quand ou ça dit quoi. Bon, je crois que le Burundi, c'est un pays sérieux, un pays ami.、Euh, ça peut contribuer quelque chose pour notre pays, la RDC. Mais en ce qui concerne le contenu du contrat, là, j'ignore. Je vois tout simplement la présence des, des soldats burundais. On tolère pas que c'est un pays ami, mais le contenu, pas tout à fait. Donc, j'aimerais qu'il y ait assez de convention entre les pays, mais qu'on nous dise un peu. Le contenu pour que nous ne soyons pas tout simplement menés dans des, des histoires que nous ignorons davantage. À mon avis, j a i d i t également que je ne suis pas au courant de ces accords. Je suis un habitant de Kavinvira, une localité à la frontière entre la RDC et le Burundi. Cela signifie que je suis témoin oculaire du mouvement de la traversée massive des militaires burundais. Quand ils passent, nous les voyons, mais je peux dire que le résultat de leur présence n'est pas encore total. Cependant, en plein de la r o u s i z i à cause de leur présence, il y a un calme apparent. Je souhaite que cela se traduise aussi ici en ville de Vira. S'il y a des conventions Mimé,、si、sur le, le plan, économique, plan économique, c'est peut-être à partir de ces machines que nous sommes en train de, de voir pour la, la construction des de de de routes que, que cela va se concrétiser. Ou encore, nous, nous, encore nous avons entendu parler de la construction d'un pont au niveau de, de Sangue de entre la plaine de la Roussaisie et la province de Chibitoki. Nous pensons que cela peut-être pourra également faire partie de ce qui. Qui peut constituer une convention économique entre le Burundi et la RDC. Mais, à mon humble avis, les autorités congolaises n'ont rien communiqué par rapport à ça, moins encore du côté burundais, puisque nous suivons même les médias burundais. Retournons au studio. Vous avez entendu ce que la population de la RDC pense de ces accords signés entre le gouvernement b u r u n d i et celui de la RDC. Il y en a ceux qui sont au courant et ceux qui ne le sont pas. Monsieur Honorable p a n f i l Malaika, qu'est-ce qui fait que les accords signés restent inconnus du public、bon, C'est ça la grande interrogation. Normalement, puisque les accords sont bénéfiques à la population, la population devrait être la première à savoir le contenu, c o n t e n u de ces accords et qui, qui les concernent. Alors, trouver qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas d'idée sur、euh, l'un ou l'autre accord. C'est vraiment paradoxal. c'est v r a Il m e n faudrait que, même que dans les autres accords, q u on puisse faire l'africanisation où on met i n forme r le contenu de, à la population d a n s ces accords et les bienfaits qu'ils vont tirer de ces derniers. Alors, comme i l le disaient les Congolais, Et vous comprenez que c'est la même chose que dans notre pays. <rire> c'est la même chose. Et on ne sait pas peut-être pourquoi on n'a pas mis au courant de vulgariser cela. Peut-être qu'il y a une raison. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ces mémorandums soient connus de par le contenu et le bénéfice que les deux pays pourront tirer de ces derniers. Monsieur le professeur Pascal n y o n i z i g u i e r expert en relations internationales, vous avez entendu ce que les populations de la RDC ont évoqué par rapport à la signature de ces accords entre les deux pays. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que les accords signés restent inconnus du public Apparemment,、euh, les, les, les citoyens congolais sont confrontés au même problème que nous, les Burundais. Parce que d e deux côtés, on sent qu'il y a une volonté. De coopération. Mais、euh, on a remarqué même depuis.、Euh Le temps de la signature de ces accords, qui avait、euh, bon, une certaine réserve au niveau de la précision des sources de financement, au niveau du chronogramme de la réalisation de ces projets. Pourquoi Parce qu'il y a certainement des choses qui ne sont pas encore précisées, notamment au niveau du financement. Parce qu'on sait très bien que dans la tradition de la coopération entre nos deux pays, Du temps de l'existence de la CPGR, il y avait une banque de la CPGR qui se chargeait de financer les différents projets. m a i s t a n t cette banque、euh, n'est、bon, pas en bonne posture. On sait très bien que les organes de l'ancienne CPGR sont pratiquement,、euh, disons, devenus,、euh, pratiquement, on, on va dire,、euh, ne, ne sont plus fonctionnaires. Est-ce que, est que, est que le gouvernement ne peut pas financer leurs projets avec les fonds propres Bon, ça, ça pourrait être fait, mais, mais, mais il faut avoir les moyens. On sait très bien que nous vivons une période qui n'est pas très facile.、Euh, bon, beaucoup de pays、euh, dans le monde et nos pays de la sous-région en particulier. Après les différentes crises que ces pays ont connues, on ne pourrait pas dire que nous connaissons une période de, où on serait capable de financer de, de ce, des projets aussi importants. Parmi les avancées remarquables qui ont été évoquées par les peuples congolais, il y a la construction du pont sur la rivière Lusizi,、ouais. euh, du côté Chibito-Oki, qui relie cette province et le sud Kivu. Mais d'où sont venus les fonds, à votre avis Oui,、euh, alors ici, pour ce qui concerne ce, ce pont, hein, je crois que le financement est venu、euh, d'une échelle financière internationale. Je, je crois que ça doit être.、Euh, euh, Est-ce que ce n'est pas du côté de la Banque mondiale ou, Oui, pour le développement du, du commerce transfrontalier. Oui,、mm -hmm. oui. Et quels sont les autres inconvénients si un accord signé n'est pas, pas connu du public Normalement, il faudrait informer le public pour que les gens sachent exactement en quoi, qu'est-ce qui l s v o n t profiter de, de, de, de ces projets. Et, mais sinon, s'il y a un problème d i n formation, un problème de, de, de sensibilisation, ça veut dire que les destinataires des projets ne sont pas suffisamment renseignés et que finalement, Euh, les projets ne sont pas bien accueillis, c'est ça le problème.、Mmh. Honorable, Parfait b a l a i k a a souligné ce problème.、Mmh. Je crois qu'on devrait le résoudre par le biais de la vulgarisation de, de l'information, ainsi de suite. Je crois que ça sera fait peut-être avec la réalisation des autres projets que nous avons énumérés. Parfait b a l a i k a vous avez autre chose à ajouter En fait, je, je, je voulais dire que ce n'est pas seulement les accords、mmh. qui connaissent ce problème. Même les lois qu'on vote, les lois promulguées, on ne vulgarise pas cela. Il、mm -hmm. y a des fois où on se demande où si les lois sont tentées d'être mises en œuvre ou quoi. Il、mm -hmm. y a des textes d'application qui doivent accompagner ces, ces lois. Mais je vous dis que des fois, les gens ne savent pas. Les lois qu'on vote. C'est pourquoi pour il f a u d r a i t vraiment qu'il y ait l'effort du gouvernement pour, pour、mmh. fréquenter cela. Même, même s'il y a、oui. un site du gouvernement où,、mmh. il y a, eh, où on publie les, les lois votées, mais il fallait quand même que l'exécutif le, puisse mettre au courant de la population les lois qui sont votées régulièrement et les avantages que ce pour, cela pourrait apporter à la, à la population.、Mmh. et Deuxièmement, je voudrais g r i s s e r à M. o n s i e u r Holopon,、mmh. que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Le pont、eh, qu'on devrait construire s'appelle le pont Cavinville.、Mm -hmm. Et ce pont, il y avait une c e t i f i c a t i o n qui avait passé par l'Assemblée nationale en 2017.、Mm -hmm. Le pont devrait être construit dans la période de 2017 jusqu'en 2021. On n'a pas construit. Et on a dû chercher à notre financement. Heureusement que pour le moment, ça figure au niveau du budget général de l'État. Et le pont est en train d'être construit、euh, sur un montant de 6,9 milliards. pour Leur premier semestre. Pendant que vous virez, vous êtes une tante. Oui. oui. oui.、Mm -hmm. Donc, le, le p o n t est en tête exécuté par l'entreprise chinoise, appelée First Highway Engineering Company Limited.、Mm. Cette entreprise a commencé les travaux le 2 octobre 2023. Donc, les travaux vont s'étendre sur 13,5 mois.、Mm. Et vous comprenez qu'avec ce premier semestre, On a déjà décaissé 3,5 milliards et ça représente le taux d'avancement de 51%. Et on projette que vers la fin de l'année, le p o n t sera déjà construit.、Mm -hmm. Mais j'ai vu s、si、u r les offres s o c i a u x Est-ce que c'est l'initiative essaie... du gouvernement burundais ou des deux pays Bon, moi je pense que puisque ça se trouve dans l'objet général de l'État,、mm -hmm. c'est comptabilisé au niveau des fonds de, de l'État.、Mm -hmm. Bon, ça peut peut-être être provenu des dons ou quoi, mais ça figure dans l'objet général de l'État.、Mm -hmm. Et à l'état actuel des choses, on nous dit q u、euh, On a déjà terminé le titre de, d'exécution. De, de on va passer à l'exécution directement pour qu'on puisse terminer ça à la fin de l'année. C'est un problème qu'on avait、euh, demandé à ma entreprise que ce soit construit depuis 2017. Vous comprenez? C'est vraiment un problème quand on commence un travail en 2024, 20, 20,、mm -hmm. un travail qui était prévu en 2017.、Mm -hmm. Ça, c'est aussi en Grahic. n d Il y avait des, des fonds à, à cette époque-là? Oui, oui. C'était passé par une ratification. Je ne me souviens plus du titre de, de, de la ratification, mais je sais que ça existe parce que c'est passé par l'Assemblée nationale.、Mmh. Le problème, la question qui se pose, c'est pourquoi on avait voté cet argent, mais qu'on n'avait pas fait ce projet durant toute cette période. Qu'est-ce qui fait que les projets qui sont en cours ne soient pas terminés rapidement C'est toujours la grande question parce que chaque fois que le ministre des Finances venait à l a s s e m b l é e National. On posait la question, même au niveau du, du vote du budget, on revenait sur le pont, le pont avec, <rire> sur lequel on avait voté sur l e budget、mm -hmm. et on n'avait pas de réponse. Mais quand même, il faut, faut féliciter le gouvernement d'avoir entamé la construction de ce pont qui est bénéfique pour la, la bonne circulation des citoyens burundais et congolais.、Uh -huh. Mosaïque.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 Rappelons que le débat mosaïque est continu et il est centré sur l'évaluation de la mise en application des quatre accords signés entre Kinshasa et g i t e g a le 13 juillet 2021. Nous sommes encore avec les deux invités il y a Honorable p a n f i l Malaika, député à l'Assemblée nationale, et M. Pascal Nyoniziguier, qui est le professeur à l'Université du Burundi et expert en relations internationales. M. Pascal, vous êtes expert en relations internationales. Les sociétés civiles devraient jouer quel rôle Pour la mise en application des accords signés entre les deux pays.、Mm -hmm. Alors, les sociétés civiles peuvent jouer un rôle important. Comment、euh, Bon, par exemple, cette émission、euh, que vous organisez à Isanganilo, avec、euh, la participation de la Bénévolencia, par exemple, ce sont des a c t i o n qui s i n s c r i t justement dans le cadre、euh, des activités de la société civile、mm -hmm. pour informer les gens sur. La teneur des accords, sur、euh, l'évaluation dans l'exécution des, des accords. Ça, ça fait partie des démarches、euh, de la société civile pour,、euh, en quelque sorte, plaidoyer pour、euh, la mise en application de ces accords.、Mmh. Bon, mais il y a d'autres actions qui peuvent être entreprises au niveau de la société civile, notamment、euh, la proposition de nouveaux projets, pourquoi pas? Euh, qui s e、euh, r a i t u t i l e pour pouvoir euh, euh, comment dire,、euh, faciliter le commerce transfrontalier ou pour.、Euh... Pourquoi proposer un nouveau projet alors、euh, même ceux qui sont en cours ne sont pas terminés J'ai dit effectivement que l'organisation de cette émission, c'est pour、mm -hmm. parler des accords qui ont été signés et、Tout、les réalisations.、Mm -hmm. Ça, c'est un pas qui n'est pas négligeable, mais il y a un autre pas, une autre étape qui consisterait à proposer de nouveaux projets. Pourquoi、mm -hmm. pas mais, mais il faudrait que, comme vous venez de le souligner, les, les premiers accords soient mis en application.、Mm -hmm. ouais. On pourrait suivre la réalisation des, des accords qui ont été signés, mais on pourrait aussi proposer. proposer D'autres projets. Pourquoi pas Ceux qui sont dans le commerce transfrontalier ou qui s'adonnent à d'autres activités qui se font entre nos deux pays、mm -hmm. pour les proposer, d'autres projets.、Mm -hmm. ouais, ouais. Même question pour vous, p a n f i l Malaika. Les sociétés civiles des deux pays, notamment le Burundi et la RDC, devraient jouer quel rôle pour que les accords signés le 13 juillet 2021 soient mis en application bon, Je dis que la société civile, c'est vraiment très i m p n t Est très important, très nécessaire、mm -hmm. dans la vie, dans la vie、euh, des pays, que ce soit politique, économique et, et, et social. Et comme、euh, vous l a v e z dit, au niveau de l'inertie et de l'exécution des, des, des projets, la société civile a un rôle de plaidoyer. Il faut qu'ils fassent leur p l a i d o y r auprès des, de, des, du gouvernement pour que ces projets soient réalisés. C'est le même rôle que pour les parlementaires.、Mm -hmm. Ils doivent faire l a u r p l a i d o y e C'est la même chose pour la, la, la société civile.、Mm -hmm. Et aussi, il y a un autre volet qu'on aime oublier c'est le changement climatique. Au niveau de la société civile, il y a beaucoup de gens qui, qui œuvrent pour le changement climatique pour qu'il y ait des améliorations. Vous savez que dans notre plaine, il y a Des inondations, vous avez entendu le cas de Gatoumba, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la société civile qui sont à l'œuvre pour pouvoir pousser pour qu'il y ait quelque chose qui change, etc. Et je pense que vraiment la société civile pourrait essayer de, de, de booster, de pousser le gouvernement à agir pour que les, les accords les conclus soient effectifs. Qu'est-ce qui devrait être fait entre le gouvernement burundais et celui de la RDC pour la mise En application effective de ces accords signés le 13 juillet 2021 pour l'intérêt des populations des deux pays.、Euh, comme l'expert l'avait dit, il faut d'abord qu'il y ait la, la, la stabilité, il faut qu'il y ait la, la paix dans cette région, la paix surtout au niveau de la LDC. Il faut que、euh, tout le monde concourt à ce qu'il、euh, y ait la stabilité afin de pouvoir、euh, jouir des bienfaits de ces, de, de ces accords. Parce que vraiment, je, on ne trouve pas comment on pourrait mettre en œuvre le contenu de ces accords sans qu'il y ait la paix.、Mmh. Même, même c est, c est, cette histoire de construction de, de, de chemin s d e f、mmh. e r si on parvient à, à le faire, Ça pourra peut-être aider à la stabilité. Parce que s'il si y a la fluidité et s'il y a la, la bonne situation des de, de populations, il y a quelque chose qui change dans la mentalité des gens. Et d'ailleurs, des fois, on s'imagine comment、euh, on peut bénéficier des accords avec et, et le pays qui n'a pas. d e s routes、oui. ici à notre proximité, Vous voyez que la, la route est où Vira, a u k a v u Nepapa s t s Sable, s、mm -hmm. a u k a v u Goma, au Vira, Kalemi. Mais si on parvenait vraiment à a voir les routes en bon état,、mm -hmm. en tout cas les Burundais pourraient être les premiers à bénéficier de ces avantages. Parce qu'être à côté d'un vaste pays riche comme le Congo, moi je, je, je trouvais que vraiment Dieu avait, avait bien choisi la localisation du Burundi, <rire> à proximité、oui. du Congo.、Oui. Alors, aux dirigeants vraiment de tout faire pour qu'il y ait la paix et aussi Qu'il y ait la construction des infrastructures、mm -hmm. pour que la population puisse circuler librement entre le Burundi e le Congo, même au Rwanda ou en Ouganda et Zambie. Vous savez qu'il y a beaucoup de Burundi a s en Zambie, en Tanzanie, etc. etc. Il faut aussi qu'on、euh, e parvienne à avoir cette chance、mm -hmm. que le peuple Burundi a s puisse aller cultiver dans cette plaine de, de, de la Lucisie qui est apparemment non exploitée, alors、mm -hmm. que les Burundi a sont s connus et d o n e n t le courage. Vous savez que le Burundi qui s o n t en Tanzanie, qui t i v e n t beaucoup de, de maïs, beaucoup、euh, de manioc, beaucoup de quoi, à、mmh. tel point que les Tanzaniens même sont étonnés de voir comment le s Burundi travaille. n t Alors, si de parvenir a à faire cela aussi en LDC, vraiment, ça serait salutaire pour le peuple Burundi. Vous venez d'insister beaucoup sur la stabilité. Est-ce que la stabilité serait-elle la cause du ralentissement de la mise en application de ces quatre accords signés depuis 13 juillet 2021 Bon, c'est ce qu'on s'imagine, c'est ce qu'on s'imagine. <rire> s i m a g i n e r sinon on ne peut pas trouver une autre cause、mm -hmm. qui sera. Bon, peut-être qu'il、si, e y aurait aussi un manque de financement, comme le disait l'expert, mais vraiment la, la paix la et la sécurité, c'est ça le domaine de définition.、Oh, oui. yeah. Je reviens vers vous, M. o n s i e u r Pascal, professeur à l'Université du Burundi et l'expert en relations internationales. Et qu'est-ce qui devrait être fait pour que、euh, la mise en application des quatre accords signés entre le gouvernement du Burundi et celui de la RDC depuis. Euh, 13 juillet 2021 soit mise en application de façon effective. Alors,、euh, qu'est-ce qui devrait être fait、euh, On l'a dit en partie, on a dit que la société civile peut engager、euh, des stratégies de plaidoyer. Pour essayer de demander notamment au gouvernement pourquoi ces accords ne sont pas encore réalisés, qu'est-ce qui manque, pour que la population, les citoyens, en soient informés.、Mm -hmm. Au niveau de l'Assemblée générale aussi, je crois que、euh, le Parlement peut demander、euh, aux membres du gouvernement, surtout ceux qui sont directement concernés, comme.、Euh, les Affaires é t r a n g è r s et, le, et le, la coopération pour le développement, pourquoi、euh, ces accords tardent à être mis en application. Je crois que ça serait、euh, une base pour que、euh, ces accords qui sont vraiment très importants, si on essaie de, de voir、euh, en fait les, les, les accords qui ont été signés à cette époque-là à, à Kinshasa, pour que finalement ils puissent être réalisés. Parce que s'ils sont réalisés, comme nous l'avons dit, Nos deux pays, le Burundi et le Congo, pourraient en profiter Voilà, c'est par ici que se referme ce débat mosaïque qui était centré sur l'évaluation de la mise en application des quatre accords signés entre le gouvernement Kinshasa et celui de Gitega u depuis le 13 juillet 2021, qui visait aussi à développer le peuple de ces deux pays. Merci,、eh, honorable p a n f i l Malaika, député à l'Assemblée nationale, d'avoir été parmi les nôtres. Merci beaucoup. Même la prochaine fois, si vous nous invitez, nous allons répondre à présent. Et nous félicitons le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la République du Congo d'avoir quand même mis en place l'accord général de coopération、mm -hmm. révisé avec tout ce que nous avons lu à l'intérieur. En tout cas, ça sera bénéfique pour les deux pays、mm -hmm. qui sont même frères.、Mm -hmm. Merci également à vous, professeur Pascal n y o n i z e g u i e r expert en relations internationales et professeur enseignant-cherche à l'Université du Burundi. b o n o u r Je vous Remercie madame pour m'avoir invité et on espère qu'avec、euh, cette émission、euh, on pourra attendre prochainement parler de la mise en application de ces différents accords. On espère、ouais. à la cabine technique vous étiez avec François Kimana e Innocent et Onimana. La réalisation de mes derniers jours, vous r e s t e à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Mosaïque.